Tout va bien quand je dis que tout y va bien, tout y va bene, oh ouais Là c'est du direct live mon garçon, je te le dis, je te le dis je te le répète, la meilleure de musique c'est ici, c'est nulle part ailleurs. On salue toutes les personnes qui préparent les émissions du matin, en passant par Stéphane Laroche, Jérémy Hubert, Pascal Manchini, tous les courageux du matin, moi je dis. C'est terrible hein, ah, moi je dis euh c'est la fête des pères c'est pas encore fini c'est ah, à sa carbure hein. après le top évidemment vous nous appelez vous aurez l'occasion de jouer de gagner votre entrée 0320 3 20 83 57 c'est cadeau pour la bûche le bus, le capitaine l'escape la je le pulse Galaxy, Galaxy. out of time out of time <rires> au cœur de la cité perdue Willy. affronte les meilleurs combattants du monde dans des duels sans merci une aventure extraordinaire à vous couper le souffle le meilleur de en vente en vidéo avec galaxy We'll La luna en de stelle. Il cielo en de zormen clarite. En preziose en zo bello. Oh. Alors, écoute, tous les matins, oui. le seul animateur te de... sort du lit. 95 Everybody, clap your hands, le matin tout va bien. Dans moins de 5 minutes, il sera pile. 9h, l'heure à laquelle, évidemment, vous aurez l'occasion de gagner un max de cadeaux, comme maintenant. D'ailleurs, pour la bûche, le bis, le captain, Escape, l'âge de zo et le pulse factory. Galaxy, Galaxy. Galaxy. Don't, Don't stop. Stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences, t'appuies sur bis et tu dis que tu Musique ici, toujours rendez-vous de la plus sexy des radios. J'ai nommé Galaxy. En tout cas, nous, ici chez nous, c'est la fête. En plus, on profite du beau soleil, du beau temps. Et tant mieux, tant mieux. On, on, on profite du rayon de soleil. Juste avant le top, vous nous appelez, vous gagnez votre entrée pour aller faire un petit tour du côté des clubs. Maman, papa, venez voir ce que j'ai trouvé. Où oui, est de Galaxy Yo yo yo. Mais je suis choqué ce que vous me dites. C'est pas génial. Eh oui. C'est comme ça que ça commence. Et ensuite, il y a des cris et des.. sauf qui peut. Mais qu'est-ce que c'était est de galaxies Courez. Aussi vite que vous pourrez. Envoyez-moi des secours immédiatement. Maman est très en colère. You're on the spot. Dreams. buddy la pure hand la meilleure des musiques avec les gens les plus sympatoches de la penatoche et plus tu écoutes Galaxy moins tu deviens moche tiens on vous parle de plein de bonnes choses Ils font le festival à découvrir jusqu'au 20 juin c'est jusqu'au demain à la condition publique de Roubaix avec évidemment la famille Traverso qui constitue d'incroyables archives depuis 4 générations plus de 150 000 clichés euh, tous argentiques allez faire un petit tour là-bas www.transphotographique.com ou 0320 20 283 348 alors oh le numéro de téléphone est pas Bon, là, va sur le net transphotographique.com, nord-terre de création évidemment jusqu'au 1er juillet, au musée des beaux-arts de Valenciennes. Vous aurez l'occasion de retrouver de superbes chefs-d'œuvre. Euh, pour tout renseignement, 03 27 22 57 20. Également, les rendez-vous, euh, les nouveaux rendez-vous du conservatoire le vendredi 29 juin à 19h au conservatoire du rayonnement communal de Waterloo, autrement dit, euh, l'école. Euh École de musique Wattrelosienne, exceptionnelle école de musique. Je vous conseille d'emmener vos enfants là-bas. Pour cette représentation exceptionnelle, vous retrouverez les ensembles de saxo. Salut les saxophonistes et les élèves, évidemment, en formation musicale. Et pour en savoir plus, composez le 0320 20 75 11 45 C'est sur ah, magnifique, c'est terrible. En tout cas, bienvenue. Si vous venez de vous caler, re-bienvenue aux autres. Dans les médias, vous partez du côté du standard pour gagner l'entrée de votre choix. Et c'est tout de suite. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't. Galaxy. Stop. Stop, music. Allez, vas-y, appel la radio. Si ça marche pas, tu recommences, t'appuies sur bis, et tu niks la touw. cherchez pas ailleurs et le seul à vous mettre de bonne humeur tous les matins Merci Willy qu'on retrouvera bien sûr dès demain vers 7h du matin Bonjour à vous tous, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver en ce dimanche N'oubliez pas on est ensemble jusqu'à midi C'est parti after et pour commencer ce premier petit quart d'heure Voici tout de suite du son 100% house Ça vient, ça vient vraiment d'arriver cette compilation Elle sort tout juste dans les grands magasins C'est une compilation qui était sortie en 97 Elle a été rééditée cette fois-ci Voici tout de suite pour commencer Cricor avec Sandy. Je vous souhaite bien sûr une excellente fin de matinée. C'est Pascal Mancini, c'est parti after, on y va, c'est parti The Empire, The Empire of House Music. Metre, metre, metre 9. save the rhythm save the rhythm C'est le fameux Color Soon un petit message, un petit merci à Jérémy pour son petit message, il comprendra certainement le même Jérémy qu'on peut retrouver tous les samedis pour le sous-système de 10h à midi, mais voici tout de suite en souvenir Armand Von Helden, c'est le Ultra là et ça s'était sorti en 97 aussi.